Attention, S'il vous plaît, police, nous allons procéder à un contrôle d'identité. Restez calme, les officiers de police vont vous indiquer comment vous. S'il vous plaît. p o l i c e nous allons céder à un p o n t